Ce serait dommage, oui bien dommage, oui, de rester enfermé quand le printemps montre son air. Ce serait dommage d'être aussi sage quand le... Qu'un grand poète a dit que y a présent les roses de la vie. Si tu attends ton on pis pour toi. Un jour tu le regretteras. Ce serait dommage, oui bien dommage, de laisser tout passer sans essayer d'en profiter. Et si Leur trouble maar vooral, parfois, surtout, vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, c'est l'amour qui vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, bien dommage. vooral, oui, vooral, de vooral, vooral, vooral, vooral, vooral, vooral,